Puis la foule parle et conte l'histoire de Geneviève de Brabant. Comment Sifrois, en partant pour la guerre, a confié sa femme Geneviève à la garde de son intendant Golo et comment celui-ci chercha vainement à séduire Geneviève. Puis il l'accusa d'adultère et la fit condamner à mort par Sifrois. Des soldats paraissaient mènent Geneviève au supplice.